C'est par poète et rose Et la rime n'est pas aussi belle qu'avant Mais il y a quelques hommes Assis en bas des colonnes Qui font saluer les statues des géants Une colombe blessée S'endort sur les barbelés Et la rose meurt sous les fleurs. Et le café déserté, on sait bien qu'il n'y a que les fleurs du mal, mais si notre terre ne donnait plus de moisson, si le cœur va nous oublier jusqu'à son nom, si le cœur est en train de se Les hommes ne s'aiment plus On dit que c'était un beau livre d'amour De nos jours il n'y a guère Que les hommes qui font la guerre Et ceux qui meurent avant d'avoir vu le jour Mais si notre terre ne donnait plus de moisson Si le cœur en oubliait jusqu'à son nom